l'émission Inercy présentée par DJ Ice comme tous les jeudis soirs jusqu'à 23h en direct en plus dans la foulée il y aura Gem pour la techno, je rappelle également que Ice sera présent demain soir du côté du Basique 34 rue Saint-Sébastien à Lille pour l'anniversaire de Matex il sera également au côté de H3O et puis de Mathieu de Hermania Shop à Lille, voilà excellente soirée à toutes et à tous, tout de suite donc DJ Ice et moi je vous retrouve d'ici euh, une bonne semaine, des vacances bien mérité, je crois. Bonsoir à tous. Un maximum d'adrénaline et un maximum de frissons. Inertie, l'émission 100% techno de DJ Ice. Inertie, au platine, sur le 95.3 DJ Ice. you <laughs>